Unité 3. Leçon 2. Exercice 3. Écoutez et distinguez E, O et O. Cochez le son que vous entendez. Réveil. A. E. B. Monseigneur. C. C'est l'heure. D. Il est l'or. E. Il est 8 heures. F. Il est 8 heures.